Vous appelé appeler Sylvien La Fira La Fira présente Alors ce soir, je vais essayer de vous parler en créole Vous savez, on comprend toute langue Donc, écoutez bien Si, on n'est pas problème en soi-là Où t'es qu'à garder gauche ou t'es qu'à garder droite Où ça, où n'est pas une solution Mais où t'es qu'à chercher ou ça, moi n'ai en solution en soi là. Et celui-ci au c'est Jésus qui est vivant et est présent soit là Et je vais vous chanter ça Hvala što pratite Le lendemain aura soin de lui-même À chaque jour suffit sa peine Pourquoi s'inquiéter du lendemain Pourquoi oh yeah. s'inquiéter du lendemain